Ça commence bien déjà, je prends le truc, quelqu'un qui m'a marqué mute pour me couper la gic, j'adore ça. Dès que je prends possession de la tablette, ça y est, il y a déjà des merdouilles. Il faut, faut surveiller tout, hein. Enfin, heureusement Chris est là. Salut Voilà. Euh, bah, donc, euh, génération manga, épisode 509, nous ne sommes pas déconcentrés, n'est-ce pas Alors, de quoi est-ce qu'on va t'y causer Bah on va parler de plein de choses, il y a plein d'infos, plein d'événements, euh, voilà, un bon programme quand même Comme d'habitude Comme d'habitude Comme si d'habitude Alors d'ailleurs j'en profite pour vous dire que nos amis de Télé 80 mettent euh, en vente le nouveau CD du LIS31, Moi bon, il vaut ce que ça vaut, hein. je te vois faire la moue, mais euh, vous pouvez euh, leur commander directement par Paypal, vous l'aurez plus vite et moins cher, c'est-à-dire vous l'aurez à 12 euros au lieu de 18 et il voilà. sort officiellement le 5 février. Bon ça c'est l'intérêt de la chose, voilà C'est quand même dommage de payer 18 si on peut l'avoir à 12. C'est ça. Port inclus. Absolument. Donc, donc euh, euh, voilà. Il faut en fait. faire ça sur Paypal. Donc, vous faites euh, télé80collection.com.fr et puis basta. Sinon, c'est sur Toutes leur les mur. enfin Facebook. Et euh. sachez aussi qu'ils font aussi une promotion sur euh, leurs invendus euh, des précédents. Les Carlos, Lannicordi et compagnie. Si vous les voulez pour 6 euros, dans, euh, dans le même euh, élan, vous pouvez. Voilà. C'est les soldes. C'est la période. C'est euh. ça. Profitez-en. Profitez-en. Alors puisque tu parles du Lys, euh, donc euh, ça vous a pas échappé il euh, y a plusieurs projets puisque cette année c'est donc l'anniversaire ouais. du Lys 31. Donc, le Les 35, 35 e anniversaire, mmh. exactement. Donc, il y a trois projets. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé, mais tout le monde se mélange un petit peu. On entend ici et là, oui, mais je comprends rien. C'est quoi Pourquoi il y a trois disques, etc. il oui, y a quoi Où oui, que quoi, Alors, il y a trois projets différents. Hein. Donc, trois choses différentes. Mmh. Alors, il y a tout d'abord le projet Parallax. Donc, Parallax. Oui, en... alors, il serait peut-être temps. en récapépète. Mmh. Donc, c'est un projet fait par un passionné, c'est David Collin, qui est donc. Qu euh... salut, salue, c'est un pote. Voilà, qui est musicien, mais qui est aussi euh, professeur. Donc, euh, des Des écoles uh -huh. voilà, donc son passe-temps c'est la musique mais il est quand même musicien à la base et donc il y a quelques années puisqu'on n'avait aucune idée d'où se trouver les bandes originales du soundtrack du liste 31 il s'est dit bon ben puisque on peut pas avoir les musiques je vais me les refaire moi même et il a décidé de reconstruire de re comment dire de réinterpréter voilà c'est le terme mm -hmm. les différentes musiques donc c'est vrai que ça a pris du temps parce qu'il est seul il fait tous les instruments donc il fait un super boulot il s'occupe du mixage etc et Et donc, euh, il a repris les meilleurs thèmes, euh, remis au goût du jour. C'est intéressant parce que ça, peut, ça donne une autre vision de, ce, de ces musiques. Ça pourrait donner ce que ça représenterait aujourd'hui si Kegan et Danny Croquette les avaient euh, euh, composés maintenant. Composé maintenant. Donc, mm -hmm. ça, a, ça a un intérêt, c'est un peu plus moderne. Mais on reste quand même dans l'esprit. Oui. Il y a un super boulot. Donc, en complément donc, de, de donc, l'intégral, c'est <rire> euh, euh, voilà, un bon petit bonus pour, le, donc, pour la collection. Surtout qu'il va faire ça super beau, hein. vous pouvez l'avoir voilà. soit en CD tout con, soit en vinyle, les enfants, avec en plus de belles Double jaquettes. vinyle euh... dans un grand coffret voilà. avec des artworks artworks qu'on a vu en partie l'année dernière au Japan Tour, ouais, puisqu'ils euh, étaient en cours de réalisation, on a pu voir les maquettes, entre guillemets, ces ça. artworks, donc c'est plutôt euh, super. J'en profite aussi pour vous donner la nouvelle, si jamais je la bouffe d'ici là, qu'à Japan Tour, il y aura du lourd, parce qu'il y aura comme invité euh, la dessinatrice de Candy Donc tu vois, ils prennent oui. un petit peu de, du galon, là. C'est un vrai invité, ça c'est pas un youtubeur, ça. Hein il y en aura peut-être d'autres aussi, mais et on a dit qu'on disait, disait pas de tout Mais pour l'instant, ça, ça je peux te le dire, parce que ça, c'est balancé sur les réseaux sociaux. <rire> donc c'est pas, pas un secret. Donc nous avons le, donc, le CD de Parallax, donc David Collin, donc euh, la, les musiques euh, réorchestrées, entre guillemets. Oui, même réarrangé il a rajouté des, des, des ponts, des machins, enfin il a, il a fait à sa sauce. Voilà, il a fait ça bien. On a donc, tu en as parlé, le projet euh, Télé 80 Parce que nous ne voilons pas la fait, face, c'est le truc le moins intéressant. Hein. Qui Donc. sont la réédition des 2.33 tours qui étaient sortis à l'époque chez Saban. Alors je vous rassure, il, y il n'est pas du tout question des dramas, parce qu'il y a des dramas ouais, sur ouais, ces fameux 33 tours, ils n'y sont pas sur le CD. Musique et chansons uniquement, ce qui voilà. est déjà pas mal, c'est le plus intéressant finalement, entre guillemets. Oui. Donc, euh... Par contre là où j'ai un petit bémol, c'est parce qu'apparemment ils nous annoncent qu'il y a la version instrumentale du premier générique comme si c'était extraordinaire, C'est pas extraordinaire, mais ça sous-entend qu'il n'y a pas les deux autres. Alors que les deux autres étaient tout à fait disponibles dans les autres versions, donc euh, voilà quoi. Chez bémol, par exemple. Entre autres. Voilà, donc si vous n'avez pas les vinyles dans votre collection, et sachant qu'ils commencent à être un petit peu difficiles à trouver les vinyles d'époque, les, les deux 33 tours, bah, vous pourrez euh, donc euh, avoir ce CD, donc euh, prenez-le à 12 euros tant qu'à faire. Hein, bah oui c'est mieux que 18, cher. hein. C'est sûr. Donc c'est plutôt sympa, après c'est pas parfait au niveau du son, autant il y a des titres, c'est plutôt pas mal le travail, euh, autant certains c'est un petit peu bon, limite, mais bon, euh, c'est toujours mieux pour écouter, puis si vous n'avez pas les vinyles, voilà c'est une bonne expérience à mon avis. Et donc il y a le troisième projet, alors là c'est du lourd, c'est vraiment euh, le truc, le Graal comme tu dirais, pour tous les fans, enfin uh -huh. On va avoir l'intégrale des musiques. Alors j'ai eu des infos du producteur il y a quelques jours. Ah, attention, là, là ça vient directement de, de la, la source. On, voilà, directement de la source. Donc on avait un point d'interrogation la dernière fois, sachant qu'on avait donné, euh, rappelle-toi, pas mal de nouvelles en exclu avant que ça soit dit officiellement. Un petit mmh. peu la genèse euh, de ces bandes, comment elles ont été retrouvées, la conception, etc. Donc je peux vous confirmer, de source sûre et définitive, nous aurons bien l'intégrale avec... En prime, le titre Ulysse, Terrasse le Cyclope, Le, le fameux le qui posait problème. qui posait problème. Nous aurons donc 100% des donc, musiques C'est Ça sera un double CD, c'est collector, ça va être énorme. Il y a toutes les musiques de la série, donc de Ikegan et Danny Croquette. C'est celui-là qu'il qu vous faut. Toutes les musiques qui ont été faites par Saban, puisqu'ils ont retrouvé les bandes de Saban. Et donc, c'est énorme. Les précommandes ont déjà commencé, donc euh, vous pouvez en ligne faire une précommande. Donc par contre, euh, pas de système Paypal ou ah pas là, de c'est ce un, un virement bancaire. il faut aller à votre banque, ouais. donc, euh, donc déjà faire une demande un sur le site, vous recevez le, en fait, le RIB où vous devez faire le virement ah. et donc vous allez faire ça en banque. Alors c'est important parce que ça soutient le projet, sachant que donc, ce sont des passionnés qui font ça, donc ce ne sont pas des professionnels. Que ça représente beaucoup de travail, d'investissement financier aussi, parce qu'il euh, faut qu'ils financent euh, de leur poche, mmh. en particulier Laurent qui est à l'origine de ce projet, qui a retrouvé les bandes. Donc, euh, souhaite toutes les avances que vous allez faire, ça va pouvoir les aider à, donc, à gérer le projet, parce qu'il faut quand même euh, il va falloir payer les droits, etc., payer euh, le mastering, ils sont en train de remasteriser les bandes, la fabrication du CD, Mmh. la fabrication de la pochette et j'en passe et des meilleurs donc euh, si vous pouvez ben voilà ça va les aider donc euh, sachant que le cd sortira en novembre 2016 ouais. hein, pas avant et donc au niveau des exemplaires alors ça c'est pas définitif par contre un spa tirage il y a une chose qui est sûre ça sera, ça sera pardon entre 500 et 1000 exemplaires maxi il oui. n'y aura pas plus de 1000 exemplaires sinon, pas le droit. au niveau des droits ouais. ils ne peuvent pas faire plus Et le nombre d'exemplaires, ministre à 500, ça dépendra en fait, euh, on va dire, de l'engouement et des demandes des fans. Ouais. Donc euh, voilà. En tout cas, ça va être très, très, très uh, collector, hein, puisque 1000 exemplaires au niveau monde, c'est pas énorme, sachant que ces musiques intéressent des fans japonais, des fans américains, entre autres. Parce que la série a été connue là-bas, qui s'appelait Uly Ulysses. Mais ce qu'il faut dire... savoir, c'est qu'au Japon, ils n'ont pas eu les mêmes musiques de fond que nous. Non, d'autant plus, sachant qu'en plus, le soundtrack euh, japonais de Ulysses est. C'est une exception, mais c'est le cas là. assez médiocre dans son ouais, ensemble. Les musiques Comme pour les cités d'or euh, japonaises d'ailleurs. Encore assez... ça avait un certain euh... charme, même si c'était un petit peu hors sujet. Ouais. Mais c'était vraiment pas terrible, et donc il y a une grosse demande. Donc, euh, Alors je me suis laissé entendre dire femmes, que, soi-disant, euh, pour la première diffusion du lycée au Japon, il y avait les mêmes musiques que nous, c'est qu'après qu'ils en ont composé une autre, ou est-ce l'inverse <rire> Donc il y a une histoire comme ça. Les génériques, et... les génériques. Peut-être. En tout cas, j'ai vu un épisode, donc le premier épisode du d'Ulysse en japonais, puisqu'il était en bonus oui. euh, sur le coffret IDP, là, collector. Et euh, il y avait quelques musiques quand même euh, qui étaient pareilles que les nôtres. Pas toutes, mais quelques-unes. Voilà. C'est vrai que ces musiques étaient pas mal. C'est dommage qu'ils aient refait, mais les Japonais aiment bien faire leur truc un petit peu à leur sauce, entre guillemets. Donc, si vous êtes fan d'Ulysse, il faut acheter les trois. Si vous voulez juste retrouver les musiques et que... Bah Vous hésitez entre les trois, on ne s'en cache pas. Le collector, c'est vraiment le, donc le double CD avec 100% des musiques. Mmh. Donc, il se trouve voilà, qu'on aura l'intégralité de, de ce qui a été fait aussi chez Saban. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du projet, Jean Chalopin donc, était en contact et a travaillé avec Ikegan et Danny Croquette. C'est eux qui ont fait on va dire 95% des musiques de la série, parce que c'était eux qui étaient dédiés au projet. Entre temps, Saban est arrivé pour composer les génériques. Mmh. De, de ces donc de cette euh, série et donc a fait quelques musiques euh, supplémentaires pour agrémenter la série voilà pourquoi on retrouve quelques musiques de donc euh, de de Shuki Levy et de M. Saban dans euh, la série Ulysse 31 alors qui était aussi perdu mais apparemment ils ont retrouvé une copie des masters oui, chez Ikeyan en fait Ikegan. la copie voilà était avec les deux bandes donc de Danny Croquette et Ikeyan c'était ensemble donc euh, petite hypothèse d'après ce que j'ai compris Vu que, donc, ils étaient tous les deux à travailler sur le projet, Ikegan a eu une copie de ce qu'avait fait Saban, euh, voilà. Euh, heureusement, envoyé, donc, par Saban pour voir un petit peu ce qui avait été fait, mm -hmm. entre guillemets. Donc, heureusement, oui, puisque... Sinon, c'était mort, hein, parce que il Saban, ils ont rien à foutre de ce qu'ils font, ça finit à la poubelle, alors... Ouais. Voilà, alors, euh, voilà. Euh, Ulysse fait partie de ces nombreuses bandes de chez Saban, comme, euh, donc, Jace, comme Le Cité d'Or, etc., qui apparemment aurait disparu ou serait détruite, enfin on ne saura jamais il y a plusieurs versions ouais, enfin, en toujours est-il que le résultat est le voilà. et donc euh, heureusement, grâce à ça donc, euh, bah, ce travail sera préservé et édité, alors là c'est énorme donc on dit bravo une fois de plus à Laurent parce que non seulement il a réussi à, donc, à régler ce problème ça a duré des années de droit, etc retrouver ses bandes et nous offre vraiment là c'est un vrai intégral de toutes les musiques de la série Voilà. C'est euh, jamais inespéré vu. et tout ça fait par un amateur, un, un fan il ouais, faut que ça soit mieux un fan des, qui fasse euh, des le, boîtes, la démarche c'est énorme quand même, mieux que des sociétés de prod ouais, alors qu'est-ce que, les que vous foutez l'universal <rire> voilà, voilà. c'est vraiment énorme donc ça c'est bon, ouais, si de on temps, veut mais que le boulot normal. soit bien fait il faut, faut, faut le faire soi même donc ça on vous donne rendez-vous en novembre 2016 donc, pour ce double CD collector, donc il n'y a pas encore d de date pardon, pour Parallax. Oui, il faudrait peut-être parce que peut Juan, ça fait 10 ans qu'il y a un truc de musique nous à faire. On voir alors dans quelques y semaines, donc, dans le cadre du Japan Tour, à oui, ouais, présent le Japan Tour, donc on aura sûrement d'autres informations euh, donc, à vous communiquer sur ce projet. Et concernant Télé80, comme vous l'a dit Eddie, c'est en vente en commande directement auprès de Voilà, ça de, sera de dans les magasins le 5 février, sinon vous l'aurez avant et moins cher si vous... Enfin, vous avez le 5 vu le réseau de distribution de la FNAC, par exemple, vous pouvez compter 10 jours de plus parce que c'est tellement compliqué chez eux que... Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ou pas, hein, parce que vu que ça se vend pas, en tout cas, chez que la FNAC de Clermont, ça bouge pas, les Télé 80, ils sont toujours là. Voilà, donc... alors sachant qu'on dit qu'il y a une distribution voilà. FNAC, oui, mais effectivement uniquement dans les FNAC où le vendeur du les rayon compétents. Et à compétent. souhaiter recevoir le produit. Ce n'est pas une distribution nationale. Et compétent, on va dire. Donc, <rire> c'est déjà en préco sur Amazon, par contre. Hein. Voilà. Donc, faites votre choix. Mais bon, on vous conseille, bah, tant qu'à faire, autant l'acheter directement par les petits gars qui le font. C'est aussi bien. Et c'est mieux. Et en, en plus, c'est moins, moins cher. C'est moins cher port compris. Parce qu'il faut savoir, donc, si vous l'achetez sur Amazon, c'est 18 euros, mais il y a 2,50 euros de port puisqu'il y a un montant limite... Pour euh, avoir les, les frais gratuits, uh -huh. et là, vous ne serez pas dans le cadre des frais gratuits. Donc, ouais. ça va vous coûter en fait 20,50 euros. D'accord. Donc, entre 12 euros, euh, il n'y a pas photo. Voilà. C'est quand Absolument. même. Euh, voilà. Donc, c'est les infos qu'on vient d'avoir du producteur. Donc. Euh, on vous le confirme, puisqu'il avait... ne nous restait que ce doute la dernière fois, mais c'était un doute quand même. On aura bien l'intégralité, surtout ce titre, Ulysse Terras le Cyclope, l'un des titres favoris des fans que tout le monde attendait, euh, que tout le monde rêvait, enviait. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mm -hmm. mais voilà un truc de fou, un truc de fou. Absolument, mais maintenant il n'y a plus qu'à sortir la cité d'or. <rire> Alors ça, c'est un petit peu plus... Euh, encore plus compliqué. peut-être que quelqu'un a une copie aussi quelque part. Hein, ça va. Euh, bon, on n'est jamais allé à l'abri de rien. Hein, moi, une copie intégrale, je sais pas, j'en doute. Mais bon, il faudrait poser la question à Chouki mm. <rire> qui On verra peut-être un jour. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est barré avec les bandes et que c'est pour ça qu'il la retrouve pas et que ce quelqu'un va se manifester un jour. À savoir... ouais, on peut tout imaginer. On peut ouais. imaginer. <rire> on verra bien. Enfin bon, déjà une bonne nouvelle Ulysse s'est fait. C'est en cours. Ça serait bien qu'un jour, on nous fasse la même chose avec jace par exemple. Parce qu'il y a d'excellentes musiques. Oui, c'est vrai, ça, personne n'en parle jamais, mais ça, c'est pareil. Hein. Et moi, je veux la version langue de pole position. Moi, bon, ça, ça va être un peu plus compliqué, ça. Ouais, bah, ouais, bah, écoute, on n'est pas... On va pas reparler pas. de ce fameux CD, là, tout ça, on voilà, assez parlé. Non, ah, mais Qui s'est très, très, très, très, très bien vendu. Oui, je ah, sais, quoi, parce quoi. que les gens sont des cons Et puis ils écoutent pas ce que je dis, ça, ça m'énerve Donc on aura peut-être droit à un deuxième volume aussi pourri, je sais pas, mais... Bah ça va être difficile, parce qu'ils ont mis toutes les merdes qu'ils avaient en stock sur celui-là, alors pour le mettre sur le deuxième, ça, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont nous, nous, nous piocher Oh, les, les, euh, les bandes originales des sitcoms AB, enfin, les si musiques qu'on entend dedans Si vous, oui. vous savez pas de quoi on parle, euh, téléchargez les, pas. Non, mais les pas. émissions précédentes, voilà, voilà c'est bon. tout hein, à la eu ce bien sur, sur voilà. ce, ce site sur, sur, sur genemanga.opensmiley.com vous pouvez télécharger les 508 8 autres émissions voilà. alors on va faire une petite pause musicale je vous propose de retrouver une petite série de BGM puisqu'on parle souvent de Tokusatsu et de Sentai par exemple dans l'émission mm -hmm. on va se faire un petit et non dans de BGM euh, Bioman par exemple alors tu sais que pour la petite histoire ces musiques de Bioman ont été utilisées dans des dessins animés coréens <rire> Donc, les protecteurs de l'univers, ce genre de merde là, et ben il euh, y a les musiques de Bioman dedans, bien sûr, sans, sans les droits. Ils ont mis ça comme ça, ils se servent, hein, les Coréens ils en ont rien à foutre. Donc voilà, c'est juste pour la curiosité. Ah c'est parti. Shodenshi Bioman. Shodenshi Bioman Voilà, petite série de BGM de Bioman, donc mmh. ça fait plaisir. On a plaisir à écouter toutes ces musiques. Hein. Ce qu'on peut remarquer, c'est que voilà, dans les séries japonaises, que ce soit du live ou de l'animé, il y a toujours une bande-son de très grande qualité. qualité oui. Beaucoup de boulot, donc on apprécie. Si vous êtes fan de Bioman, donc, il y a deux CD, euh, donc il faut se faire les deux CD pour avoir vraiment les BGM, les versions karaoké, mmh. les machins et tout ça. C'est vraiment euh, génial. Donc si vous êtes fan de synthèse, De Sentai, je vais y arriver, oula c'est compliqué De Sentai Ça doit être la neige, je sais pas Voilà, donc de Sentai, euh, vous voulez savoir un petit peu ce qu'il y a sur différents CD Parce qu'il y en a tellement, c'est compliqué, etc Ou si vous êtes plus métal-héros, vous pouvez retrouver tout ça dans le bouquin des soundtrack. Alors je l'annonce, l'après-co, c'est officiel, va être fait dans 3 semaines mm -hmm. Donc on en reparlera dans l'émission Mais dans 3 semaines, vous pourrez précommander le, le livre dédié au soundtrack japonais Donc vous aurez tout dedans Tout ce qui y a, euh, que ce soit compil le, les différents animés avec euh, l'intégralité de ce qui est sorti, etc. Les pressages, vinyles, tout. Enfin, pour les collectionneurs, Donc là, tu fais un truc que sur le Japon, là Oui. Et ce sera il un tome 2 Un tome 2 euh, qui voilà. sera dédié aux au films et aux séries hors euh, Japon. Parce qu'il y a tellement de matière. Et puis, c'est difficile, c'est vrai, de, de mélanger un petit peu les deux univers pour ne pas perturber les fans. J'imagine y que tu as deux, déjà un gros euh, déjà assez, un annuaire pour le énorme, truc C'est énorme, il euh... faut s'arrêter. Le problème, c'est que plus je creuse, plus je trouve de sous. Il y en a encore, bah ouais, bah ouais. Il y aura pas mal de choses dedans, euh, des documents inédits. Mm -hmm. Voilà, J'en dis pas plus, je laisse la surprise et puis je vais pas tout raconter. Il y aura aussi quelques interviews et il y aura du lourd. Ah bah oui, oui, oui. J'en dis pas plus. Mais ça va être euh, vraiment top pour ceux qui aiment euh, les soundtracks et ceux qui sont collectionneurs aussi. D'accord. Voilà ça se veut une bible du soundtrack japonais, mais aussi pas un truc rébarbatif, style un annuaire, un encyclo, un truc oui, bien oui, chiant. Faut que ça soit, euh, ça sera assez lire. ludique, il y aura énormément de, de photos, de pochettes, de choses comme ça, et plein d'informations. Il faut que ça reste aussi euh, un plaisir. Mm -hmm. C'est pas uniquement de la référence, sinon ça serait pas drôle. Ma référence à moi. <rire> voilà, je vous <rire> laisse juge de hein. ce petit, petit intermède. Ah bah, je, je rebondis sur ce que tu dis. Hein. Voilà. À part, à part alors, un autre héros euh, qui a fait un carton euh, en août 2015 en Italie, puis après au Japon, je veux Lupin. parler de Lupin, on n'en finit plus avec le succès de, de Lupin, c'est vraiment le gros revival, ça a été le gros événement en Italie et au Japon, alors vous connaissez tous, euh, je l'espère en tout cas, Lupin le troisième, Lupin the third. Edgar de la Cambriole, peut-être que... Voilà, pour les <rire> euh, francophones. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lupin, au Japon, c'est un truc énorme, il n'y a pas plus énorme. C'est ça. Même Dragon Ball, pourtant, qui est monstrueux, c'est petit à côté. Voilà. Euh, si vous voulez, Lupin, c'est le héros depuis plus de, de 40 ans. Euh, c'est un truc un petit peu... Une institution nationale, comme euh, Johnny Hallyday chez nous, euh, qui représenterait une sorte de tour Eiffel. Vous voyez, bah, Lupin, là-bas, voilà. là c'est ça. C'est leur il... tour Eiffel à eux. C'est ça. Il fait même des publicités, Lupin, Il fait tout, euh, <rire> c'est décliné en tout. Euh, J'ai même vu du... <rire> comment on appelle ça pas du papier toilette, mais euh, mmh. du papier, euh, tu sais, l'essuie-tout, les voilà, en forme de lupin, enfin, voilà. c'est un truc de fou, ça fait 40 ans que ça dure, il mmh. y a euh, des figurines tous les ans, euh, tous les supports possibles. Alors, donc ça ne vous a pas échappé, Lupin, donc la saison 4, qui était euh, l'aventure à Italiana, ici, donc l'aventure si qui est sortie euh, en si, exclu... Fin août euh, en Italie, euh, avant tout le monde sur Italia ou non, puisque voilà. Voilà, avant tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, euh, ces nouvelles aventures se déroulent en Italie, si. donc ça c'est le premier élément. Et d'autre part, c'est que le deuxième pays à avoir un énorme succès pour Lupin après le Japon, c'est l'Italie. Ah si si. Donc double raison pour lequel donc ça a cartonné. Enfin ils ont proposé ça en exclu là-bas, ça a cartonné. Uh -huh. Ça marche très fort au Japon. On en est où coup, là? Euh, en France, on en est donc... Euh... Non, mais en France, on est nulle part, ça. <rire> On en est au 15e épisode, uniquement sur euh, une plateforme, euh, donc j'ai oublié uh -huh. le nom, qui fait de l'achat et de la location en ligne. D'accord. En France, on en est nulle part. Donc en Italie, c'est terminé. Et donc au Japon, ils ont... Donc il y en avait 26, c'est ça C'est exactement mmh. ça. Et au Japon, sur, sur le gâteau, après le 26 a eu lieu donc un TV-anime spécial Aha. qui a été diffusé sur NTV, donc Nippon TV. Mais pas MTV, NTV. NTV, attention. <rire> hey, attention. Le ouais, 8, 8 janvier, donc c'est tout récent. Alors là, Avec ça la veste bleue tue... Veste bleue, si hum. tu veux, c'est euh, pas pour conclure parce que ça reprend certains passages de, de, de, de la série 4, mais c'est un, un téléfilm très sympa, ils ont fait un générique absolument sublime qui est uh -huh. inédit pour le coup uh -huh. donc je vous conseille de le voir, ça sera du sous-titré mais c'est énorme, on prend autant de plaisir ça tue quoi, franchement ça tue la saison 4 ça a été un truc euh, je pense qu'aucun fan euh, n'en espérait autant pour moi c'est un des revival les plus réussis depuis des années je sais qui en a parce que tu sais je suis tombé tout à fait par hasard dimanche matin sur Oum le Dauphin. <rire> Donc ils ont fait un nouveau dessin <rire> animé d'Oum le Dauphin. Ah, ah, j'espère non j'ai pas vu c'est pas encore un truc en 3D hein, mais non, bien sûr ça. que si mais bien oh sûr, non, que, que, si. Horreur, bah, bien sûr que si bien sûr alors, que si alors en Europe et particulièrement en France j'ai l'impression que les gens ne savent plus euh, dessiner. C'est surtout que c'est plus facile, plus rapide, plus séduisant. <rire> on peut faire avec les nouvelles techniques, donc par infographie, des choses qui ressemblent à ce qu'on faisait avant, messieurs. C'est possible, oui. la preuve, les japonais on le font. On peut le faire. Regardez le résultat sur euh, Lupin saison 4. Voilà, on peut le faire. Alors, on a tout vu dans Lupin saison 4. Alors déjà, le retour de Yuji Ono en musique. Alors là, un ah. banc de folie. Euh, Monsieur Yuji Ono, j'ai envie de dire, c'est un des membres... Entre guillemets supplémentaires de la bande à Lupin. C'est lui qui donc, euh, a fait brasier, euh, quasi, pardon, euh, toutes Brasi, les musiques... Euh, euh, il, a euh, brasé, il a brasé euh, <rire> euh, toutes les euh, séries et la plupart des films. Donc il était encore au rendez-vous. Donc une bande son qui tue, avec des sonorités italiennes, c'était génial. Un cara-design de folie, qu'on a eu des gens qui ont travaillé euh, sur le plus réussi qui était Mamo à l'époque. Donc euh, mm -hmm. un cara-design proche de la réalité, un lupin qui a un caractère qui est proche du personnage aussi du manga, et un scénario de folie. On s'ennuie jamais, euh, ça n'a rien de pénible, parce que souvent les revivals, c'est pas forcément folichon. Oui. Là, on a tout, l'aspect graphique, euh, la musique, la réalisation, les scénarios. Que demander de plus, mon ami Et donc, pour conclure, au Japon, ils ont eu ce fameux TV-anime spécial sur NTV qui s'appelait Italian Game, donc le jeu italien. Uh -huh. donc, je vous conseille de le voir, surtout si vous avez aimé la saison 4, ça tue, ça déchire ça tue, ça reste, ça déchire, ça reste. exactement, ouais. alors du coup comme on parlait de Lupin, j'ai trouvé un petit truc sympa on va se le passer, c'est un, un petit gars, un petit italien qui s'appelle Stefano Ercolino, oui, qui nous a fait un cover de Planète O alors Planète O, je sais pas si vous vous rappelez ou pour ceux qui ont vu c'était le générique de Mamo dans la première version française voilà. <rire> alors ce qu'il faut savoir, d'une part c'était le générique euh, donc de Mamo pour la version française mais c'est encore plus culte pour les Italiens, parce que c'était aussi le générique de la saison 1 chez eux. Mmh. Voilà, il faut le savoir. Donc, euh, double passion pour eux, et donc euh, c'est un truc qui a toujours marché là-bas. D'ailleurs, il y a eu, euh, donc, il y a 3 ans, si je dis, 3 ans, ou peut-être 4, je sais plus, mmh. en tout cas, euh, il y a quelques années, un collecteur de Planète O, vinyle Vert, donc 45 tours, série limitée. Ils ont ressorti ça il y a quelques temps, parce que c'est un titre qui est devenu culte chez mmh. eux, de par la série. Alors, on l'avait déjà expliqué il y a très longtemps, mais on va le réexpliquer. En fait, c'est une chanson qui n'a aucun Qu rapport, rapport avec Lupin, qui est sortie en 78... Ça paraît logique, en même temps, Planète O. En 78, avec la mode disco, ouais. qui tournait dans les boîtes. Et donc, il parle de, de pseudo-robots extraterrestres qui viennent su, euh, sur Terre pour, euh, comment dire, faire du SM avec des femmes, voilà, entre guillemets. Alors, à <rire> limite, c'est peut-être tout côté SM qui serait un peu plus près de Lupin... Ouais. Vous voyez, c'est un genre de délire. Et donc, ça a été pris donc, pour la saison 1 en Italie euh, de Lupin. Uh -huh. Et le générique, on l'a retrouvé également donc, pour le film donc, de Mamo. Donc la saison 1, c'est celle où il a la veste verte. Exactement. Uh -huh. Et donc, le film de Mamo, donc, la version américaine, française et italienne, ont eu ce générique. Uniquement ces trois pays. D'accord. donc comme pas ces un... trois PO. Voilà. <rire> Exactement. Et comme ce titre est devenu culte, il y a des covers et tout. J'en ai trouvé un euh, actualisé avec un son un petit peu techno, mais à 100 enfin mm -hmm. intelligemment fait de Stefano Ercolino, je vous propose de l'écouter, c'est un petit clin d'œil quoi, comme on parle de Lupin. sympa. Oh. Oui. que c'est déjà fini. Si, si. Ah, mais, oh, petit... mais bon sang, c'est super bien. Il faut plus long que ça. C'est super, non C'est tout Moi, j'étais dedans, là. On en reparlera de Stefano Ercolino. Ah bah oui, parlons-en. Euh, parce qu'il s'amuse à faire plein de, de petits trucs comme ça, là, avec ses copains. Et donc, il y a pas mal de covers, euh, donc, de choses japani... japanimes connues, mm -hmm. je vais y arriver, et qui sont plutôt réussis dans le même tonneau, tu vois. Donc, on en reparlera. Bah, tu dire de la ce... faire plus longue. Hein. De ce petit gars. <rire> Ben écoute, on lui demandera l'occasion. Trop court, ça. trop court. Donc, ça. Euh, voilà, c'était un petit clin d'œil au film de Mamo de Lupin. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la saison 4 a tellement bien fonctionné au Japon, qu'il y a un manga qui va sortir bien sur dessiné. cette série. <rire> pas mal dessiné. Pas oui, mal il y a dessiné. déjà eu un qui n'était pas trop mal. Ouais, il y a eu des, des belles choses. Hein. Oui. Autant il y a eu des choses moches, autant... autant y le manga de choses, base, hein. il est à chier, c'est un torchon. Autant non, c'est pas à chier, c'est un, un, un style. Non, non, non, on a vu pire. On a vu oui, surtout, sur... mais... surtout chez nous. Oui, Excuse-moi, oui. quand je vois mm -hmm. euh, les dessins de certains éditorialistes dans les quotidiens, au secours. <rire> oui, mais là, c'est normal que ça soit moche. C'est fait pour être moche, on va dire. Non, non, mais ça a un petit charme, Seventy, euh, je pense que ça peut vous plaire. Ouais. Si vous êtes fan euh, de Lupin. Alors, Maman, on en reparlera parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce film. Je pense qu'on pourrait en faire une émission entière. Ah, Il oui. y a énormément de choses à dire. Il y a plein d'anecdotes, que ce soit sur la réalisation, le casting euh, japonais euh, de, des doubleurs, les réalisateurs. Le casting français, il y en a eu plusieurs. Le premier, qui est absolument fantastique, ah oui, est qui est magnifique. la meilleure version. C'est clair. Là, pour le coup, on a euh, vraiment Texto, le vrai Lupin. Mm -hmm. Ils ont retranscrit des s'appelle Lupin japonais. D'ailleurs, il s'appelle Lupin. C'est la seule fois où il s'appelle Lupin. On ne pas notre plaisir. Mm et euh, il est fabuleux quoi le jeu d'acteur est vraiment énorme ah ouais, et puis il y a des gros mots il y a des machins c'est enfin, un bombe quoi. bébé autant euh, voilà le deuxième euh, donc, doublage euh, doublage il y a Philippe c'est l'intérêt mais, oui, mais, euh, mais le doublage on perd est, en saveur il est très très fade voilà c'est ça on n'a vraiment pas le même plaisir il y a même des choses qui sont hors contexte j'ai envie de dire mamo a aucun charisme avec ce doublage ouais. il ne paraît pas étrange etc il n'y a pas cet aspect euh, comme il, il y a fait le premier doublage euh, <rire> vraiment euh, inquiétant enfin tu vois ce que ouais. je veux dire Non, ça n'a pas la même ambiance. Franchement, il est raté ce, ce doublage IDP. C'est dommage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le premier doublage est passé au cinéma, les enfants, en France. Oui, au cinéma. Donc, à l'époque... J'ai y a... l'affiche du film, hein, en grand format 4x3 et tout, là. Exactement. C'est au C'est sorti chez Attention. nous, en 3. Eh oui. Donc, en 79. C'est ça. Exactement. Et ça, j'en parle dans mon bouquin. Tu vois, il n'y a en pas que France, toi qui écris. En France. <rire> et euh, donc, euh, c'est sorti quelques années après. Donc... Euh, En cassette VHS, donc ouais. vidéo, alors l'éditeur, j'en ai parlé l'autre jour, je ne sais plus le nom de l'éditeur. Euh, c'est un tout petit truc, hein, une toute petite boîte qui n'a pas fait grand-chose. Non, non y il non, non, y avait pas mal de choses à l'époque. Oui, mais en dessin animé, j'entends. En il, il faisait des vrais films, quoi. Il faisait oui, des films oui, oui, live, oui. et puis il y avait ça, Lupin, en, en ovni au milieu, quoi. Donc c'est une cassette qui est devenue collector parce ah, que traitement... Donc ouais. si vous avez ça, il faut le garder. Et ah, je, euh, je l'ai, oui. Ouais, il faut le ça se garde, bien sûr. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Ce film a énormément marché au Japon. D'ailleurs, c'est ce qui a incité après euh, donc, euh, Monkey push, entre guillemets, à faire une série, etc. etc. Enfin, une seconde série, puisqu'il qu'il mm -hmm. y avait la première au départ. Ouais, qui n'a pas trop marché. Elle n'est pas bien, d'ailleurs. Je, je la déconseille, personnellement. C'est le début. Voilà. Autant, c'est vrai que la saison 2 est énorme. Ouais, la 2, elle est énorme. 155 est énorme. épisodes, et c'est de la bombe bébé. Exactement. Mais s'il y a un seul film à voir de Lupin... Euh, c'est Mamo. Voilà, Mamo Tout est génial. La réalisation, mm. euh, la bande-son le scénario, la réalisation, enfin tout quoi. Tout. On reparlera également de, donc de, de, de tout ça parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors pour la petite anecdote rapide, il y a plein de clins d'œil, tu sais, dans, euh, dans le film d'ailleurs de, de Mamo, de Lupin. Oui notamment ce fameux euh, grand euh, truck là, ce grand camion. Oui, la, la course contre le camion là, c'est en référence à un film de Stephen King, ça, si je dis Pas, de pas du tout. Non, c'était. Non, c'est en euh... référence à Duel de Steven Spielberg. C'est ça, ouais, je confonds c'est Spielberg. Donc c'est un film voilà. culte, hein, tu mmh. sais, comme tu, voilà, tous le les films de Spielberg, de Spielberg ouais, ça. aussi les autres, où il y a effectivement une course-poursuite entre guillemets entre un camion énorme, comme ça, un camion américain, mmh. et un gars qui est dans sa dans sa bagnole. Ouais. Et donc, ils ont repris euh, un petit peu euh, ça pour euh, faire un, un clin d'œil. Et le passage aussi, avec oui. le camion qui tombe, c'est exactement le même que dans ça. le film. Donc, c'est quand même assez énorme. Il y a tout un tas de choses. Ouais, et euh, puis, il y a Lupin qui, à un moment, est dans un, une peinture de Picasso ou de je ne sais plus qui. Là, ouais, celui et, qui alors, il y a les, plein les trucs, de références machin. culturelles. Il y a, il y a, il y a, y a partout, plein de hein. références à des acteurs, à des personnes connues, euh, etc. Enfin bref, il y a eu un énorme budget à l'époque. Je, je regardais ça ces jours-ci. C'est hallucinant. Euh, donc, euh, le budget japonais donc, pour la réalisation euh, Valley, alors, Valley, voilà, a coûté 6 millions de dollars. Je ne sais mm -hmm. pas ce que tu vois. Il <rire> n'y a que les japonais pour faire un long métrage dessin animé à cette époque-là. 6 dollars millions de man. dollars, man. Mmh. Sachant qu'il en a rapporté 9 au total. Uh -huh. Donc, euh, on n'a pas de souci. Ouais, c'est quand même beau qu'on l'ait eu en France à l'époque. En plus, c'est quand même assez énorme, il faut le dire. Oui, Parce que c'était pas trop la mode, c'est pas beaucoup plus de... non d'ailleurs. <rire> non, en fait, on a eu ça parce que ça a été, je pense, du, de l'achat de, de catalogues groupés, une chose dans ce style-là. Donc euh, voilà, je sais pas. ça a dû être, à mon avis, il faudrait qu'on se renseigne très confidentiel au niveau euh, nombre de salles et oui, de et, copies, et, de, euh... et surtout de spectateurs. Oui, je pense avis. aussi, hein, Je pense aussi parce qu'à cette époque, on connaissait même pas le personnage, on n'avait pas encore vu la série ni rien, alors euh, c'était chaud les marrons chauds. Et, et pour te dire, bah, à cette époque-là, c'est à peine si on avait, connu, on avait Goldorak, hein Oui, c'était même un peu avant de... je crois que c'est un peu avant la diffusion de Goldorak hein, faut non que 78 de je... Goldorak et en cinéma mmh... chez nous Lupin 79 ouais, c'était ouais, enfin, dans, euh, dans, dans, dans les eaux ouais. dans, dans les mêmes, donc c'est un les mêmes peu chaud les marrant ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a eu d'autres films euh, d'animation japonais avant alors là pour le coup c'était bien avant Goldorak c'était même avant euh, le Roi Léo et le Prince Saphir à la télé t'as qu'à voir alors là je te raconte pas les gens qui sont allés voir ça ils devaient pas être nombreux C'est dans mon bouquin. Euh, <rire> J'espère que euh, vous avez vu ce fameux euh, donc, euh, Mamo, euh, Lupin. Donc, euh, oui, au pire, versus vous, vura, vous vura, le clone. Pour voilà, le vous titre allez japonais sur original. Mm. Et donc pour le titre italien, en gros, ça correspond à un Mystery of Mamo, le mystère de Mamo. Oui, voilà. ouais. Mais en original, français, la cassette VHS, c'est Lupin 3, c'est tout. <rire> c est c est un Lupin un très 3, bon tout, raconté, tout court. remarque, c'est un très bon. Euh... Mais il y a quand même le nom du réalisateur, Seiji Yoshikawa, un truc comme ça Il ah, n'y a que ça marqué sur la jaquette, ça, vous ne rien d'autre. L'affiche est super sympa, par contre. Hein. Si, si vous ne l'avez pas dessine... vue, je vous conseille de faire une petite recherche euh, sur le, le net. Tiens, vous me demandez. Hein. <rire> Parce qu'il y a des petits gars qui ont fait un boulot de folie, ont qui ont fait vous proposent un ripack, euh, un un ripack quel... HD, HD. Attention, tiré, mon gars. Tiré du Master japonais, puisque là-bas, ah. est sorti en blu Avec... La première VF. Les deux doublages. Les deux. Donc vous pouvez ah, là, comparer. Là, là, mais sachant qu'il y a le premier doublage culte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ces petits gars, je vous le donne en 1000. Non, c'est pas, je vous le donnais 1000, je vous le donne en 1000. Uh -huh. Ils ont remasterisé la première version. Donc vous avez du Dolby. C'est un truc de fou, quoi. Des, ils ont réussi à, à Dolby Surrender. Euh, euh, le doublage est français C'est des passionnés de son. Ils ont retravaillé le son. C'est un truc de malade. C'est une tuerie, quoi. L'image est à tomber. Donc euh, vous regardez ça sur votre Blu-ray une fois, ou alors même sur VLC, ça passe très bien. C'est comme si ça venait de sortir. Votre PC, c'est une version HD qui sortira jamais vu que bah il y a l'histoire l'UPA, machin etc. Et la première, le premier, le premier doublage, c'est un truc de fou. Donc vous avez le deuxième doublage, ça vous permet de comparer. C'est pas celui qui a euh, écouté à mon avis, mais bon ça donne au moins voir la qualité de travail. Mmh. Et serait sur le gâteau, vous avez la VOSTF. Ah, que demande le peuple voilà, que, bah, que ça sorte euh, en vrai support physique euh, ah, voilà, ouais. ça, ça c'est ouais, compliqué ouais. parce que ouais, l'histoire de droit du premier doublage ouais. sous réserve qu'on le retrouve <rire> mon avis ancien comme <rire> c'est c'est pas gagné euh, problème avec l'histoire du label machin euh, lupin euh, de l'époque même si bon apparemment le, le nom est tombé dans le domaine public mm -hmm. histoire d'éditeurs droit, droit j'en pas des meilleurs donc euh, ruez-vous sur le sur le repack, si vous connaissez pas puis même si vous connaissez parce que ça tue ça tue franchement. Et ça, c'est de la bombe bébé. il y a un seul film, c'est celui-ci. C'est celui-là. Après, il y a eu *Cagliostro*, qui est beau. Qui est sympathique, mais c'est pas du Lupin. C'est plus du Miyazaki. C'est un mix des deux. C'est un Lupin sage, gentil. Exactement. Et Lupin, il n'est pas, pas sage, gentil. Sachant <rire> que voilà, c'est quand même bien parce que c'est à tomber. Au niveau réalisation, c'est oui, beau. Oui, oui. C'est quand même les aventures de Lupin. Mais au niveau du comportement, du caractère, ce n'est pas le vrai, le 100%. Et Lupin. là encore, on préférera le premier doublage français, bien qu'amputé. Exactement, ouais, donc il y a ça. eu deux doublages Alors le premier doublage Il y en euh... a eu trois Oui alors hey, tu oublies compte... celui de non, non mais il ne faut pas en parler de celui-là Avec ouais, la celui voix, on, une euh... voix fade d'un ado euh, Ou en plus il s'appelle Wolf Non mais il faut arrêter les conneries ouais, ouais, ouais, ouais, c'est sûr Il n'existe pas celui-là Il n'existe ouais, pas mais bon, C'est pour vous dire hein. Et donc, euh, oui, premier doublage, euh, il y avait du beau monde, euh, donc... Euh, Et bien. Philippe Auguste, déjà, oui. en fait, je crois que c'est la première fois qu'il doublait Lupa, même de faire la série. mais quoi. pour le coup, il était très bon, il était ouais. bien en phase avec le personnage par rapport à ce qu'on lui avait proposé en mmh. termes de montage. Il y avait Roger Carrel aussi, ah oui, absolument, qui faisait, qui faisait Cagliostro. Le, le comte de Cagliostro. Mmh. Et donc, euh, on avait, euh, pour Clarisse, Céline Mansara. Et elle était parfaite dans le rôle, elle parce qu'Agnès Grimm, sur bon. le nouveau doublage, c'est une catastrophe, oui. ça ne va pas du tout. oui, oui. oui, oui. Pas du tout, du tout, du Alors, tout Il est vrai qu'il y avait eu pas mal de charcutage sur la première version française puisque ça sortait chez Hades Vidéo à l'époque qui était un label plutôt destiné pour les enfants, il faut dire ce qu'il en est et on avait peur que certaines scènes choquent un petit peu, donc tout ce qui était avec goémon donc Samouraï, avait été coupé C'est ça. donc on ne voit absolument pas Samouraï Si, On le voit à une centième de seconde quand qu'il coupe le. Parce qu'à un moment, il découpe quand même un gars. Mais ils l'ont complètement fait disparaître. Alors, dans certains cas, on ne comprend pas la finalité de certaines scènes. C'est un petit peu dommage. Et puis, ils ont amputé la fin aussi. Oui, ils ont complètement coupé quand ils partent que les autres. Enfin, le qui etc. Et puis, il y avait un Il manque un flashback important aussi. Il manque pas mal de choses. J'avais calculé. Il manque un peu plus d'un quart d'heure. C'est pas rien. C'est pas rien. Et ça y fait beaucoup, oui. Donc, euh, mais par plaisir, il faut voir ce, revoir ce premier doublage. Mais il euh, y a des petits gars qui ont, pareil, ont fait un montage, ils ont pris euh, le premier doublage, et puis ils ont rajouté, euh, via le second, euh, enfin le troisième, doublage, euh, les morceaux qui manquaient. Bon, ouais, alors, est on n'est pas peu... raccord au niveau de la voix de Glarice, mais comme euh, Philippe Hougouze double dans les deux cas, de, pour Lupin, c'est bon. Et puis bon, c'est le moins pire qu'on puisse avoir, quoi, je veux dire. Voilà. C'était donc, notre petite euh, parenthèse euh, lupinesque, j'ai envie de dire. Lupin Donc, tu avais des, des news Non. Moi, oui. Non, tu n'avais pas de ah point non, non J'ai rien du tout. Moi à je... part que je ah re si, redis, voilà. <rire> je redis ce que j'avais euh, dit brièvement la semaine dernière parce que j'ai repensé euh, toutes dernières secondes de l'émission, donc j'avais pas le temps de me, me plancher un peu plus sur le, sur le sujet. Comme je disais, donc il euh, y, y a depuis déjà pas mal d'années maintenant, 3-4 ans, euh, les motuques, c'est-à-dire les figurines des maîtres de l'univers vintage ah là, classique, voilà, oui, on a on de voilà bien. et euh, qui euh, sont donc euh, refaites comme celles de l'époque, mais non. Pas exactement, mais avec les techniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles sont plus jolies. Les techniques d'aujourd'hui, elles sont plus jolies, mais c'est exactement, je veux dire. Euh, la, mais la physionomie des de personnages d'époque. voilà, muscles comme ça, tête comme ça, machin, voilà, voilà, etc. Voilà. Et donc, dans le même ordre d'idée, maintenant, ils vont faire les Cosmo Cats Oui, mais ça va coûter super cher. C'est ça, donc c'est le club 3ème Terre, et donc euh, vous pouvez d'ores et déjà euh, précommander chez Mati Collection, et euh, donc prendre votre Starlion et votre exclusif Moomra que vous ne pourrez avoir que via cet abonnement. Et, donc, une voilà. idée de prix euh... Euh, 75$ dollars pour les deux machins, là, a priori, apparemment. D'accord. Et puis ça va être pire chez Lulu Berlu et compagnie, donc voilà. Et chez euh... qui là Lulu Débat Berlu, non, non, il ne faut, faut pas en non, parler, non, non, parler euh, ouais, C'est ouais, qui euh, C'est des voleurs. Dit, <rire> comment tu dis là Rien du tout, je rien dit. Voilà, ceux qui vendent les copies euh, chinoises à 200 euros, non, non, on n'en parle pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sinon, je voulais attirer aussi votre attention sur un magnifique bouquin, Nos années stranges, qui est sorti déjà il y a quelques temps, et qui ressort moins cher. Je ne sais pas si tu as vu, mais à la Fnac, il est à 14,90 là maintenant. Donc, qui ressort, c'est-à-dire c'est une réédition bah, alors, Je sais pas si c'est. Enfin, je pense qu'ils écoulent leur reste de stock. Ah, donc, c'est l'original. Et c'est l'original. Et, enfin, et... et ils foutent un macaron dessus euh, promotionnel, comme quoi il est à 14,90 au lieu des 25 de base. Donc, si vous ne l'aviez pas déjà acheté, c'est l'occasion est et trop belle de le faire, parce que là, vous l'avez pour moins cher et il vaut putain de coup. Voilà, et puis les autres livres, si vous n'avez pas. Et aussi euh, Nos années récré à deux, qui est excellent aussi, euh, de, du même auteur, de Carlisle. Il y a Zid. Nos jouets 70-80. Nos jouets 70-80. Que j'avais trouvé très bien. Absolument. Tout ça, c'est de la bombe bébé. Vous pouvez y aller, les yeux fermés, on vous conseille. Donc euh, voilà. Et, et, et le fameux livre de Retour à le futur, qui n'est plus disponible du tout nulle part à un prix raisonnable. Maintenant, c'est 100 euros sur le net. Alors vous oubliez ça, hein, parce que ça va être réédité. Donc euh, voilà. J'ai déjà des gens qui se réveillent après la guerre. Ils me disent Oh, mais j'aurais jamais en français, il coûte trop cher. Ça va ressortir, les gars. Voilà, et puis il était disponible dès octobre. Bah oui, euh, non mais il faut pas se réveiller après la guerre, je sais pas moi. Euh... Que faisiez-vous <rire> Voilà, que faisiez-vous Écoutiez pas Génération Manga en tout cas. Est-ce que j'en déduis se mettre une petite musique là, peut-être parce qu'on a beaucoup parlé et puis on se retrouve après. C'est parti mon Kiki. <rire> Qu'est-ce que c'est qu'on a entendu là Alors, c'est quoi cette euh, charmante musique En fait, euh, elle est tirée. Donc, c'est le thème principal de Bravely Second. À tes souhaits. <rire> donc, euh, tu te rappelles de Bravely Default Peut-être on en avait parlé dans l'émission, donc... Alors, on, frère, moi. On est fan de jeux vidéo aussi, ça fait partie de la culture japonaise, donc quand il y a un gros événement, un gros coup, on en parle. Donc Bravely Default, c'était un RPG qui est sorti donc il y a un an et demi, donc de mémoire, sur 3DS. Ouais, ça c'est pas ma cam, ça. Qui avait fait un carton euh, énorme, c'est pour ça qu'on en avait parlé, parce que ça avait fait le buzz, y compris en France. Ça a marché un petit peu partout dans le monde, c'est sorti partout d'ailleurs, des ventes extraordinaires. Et donc ils nous reviennent avec la suite. Ils reviennent. Donc, Appelle-toi à l'époque, Appelle mm -hmm. c'était considéré comme le meilleur RPG japonais jamais réalisé. C'est mieux monde. que Chrono Trigger, que. Pour euh, les professionnels et pour la plupart des fans, apparemment, c'était après ces questions de goût, mais euh, c'était considéré, voilà. Non, après moi, je n'ai pas d'avis sur la question. D'après les, les dire, va dire les spécialistes, voilà, le ça. meilleur, le plus. Beau Dragon Quest RPG euh, de, tous les temps, euh, de tous les non, temps. Mieux que ça encore. Et donc, la suite euh, bah, nous revient sur 3DS. Ça sort le 26 donc, euh, février donc, en France. Alors, on aura une version euh, française. Donc, ça, c'est bien. C'est mieux pour jouer. Il faut souligner quand même l'effort parce que tous les RPG qui sortent chez nous euh, ne sont pas forcément traduits. Hein, à part les gros euh, hits ouais. Final, Dragon Quest et compagnie beaucoup ressortent bah, en anglais, donc c'est un peu pénible. Là, ça sort en français, et donc il y a un engouement euh, énorme pour ce jeu, c'est pour ça que je voulais en parler, donc la suite, qui était très attendue. Mais il se passe euh, une vraie folie autour de ce titre, et particulièrement avec l'édition Collector. Donc il ah y a une ah édition Collector qui euh, donc, euh, sort donc, euh, bah, dans quand même dans une quarantaine de jours, et qui est déjà sold out partout. Ah bah, comme d'habitude Il n'y a On que 3000 bien. exemplaires pour la France <rire> Donc, euh, apparemment, sur euh, certains sites, euh, c'est parti en moins d'une heure, les précos. Ouais, bah oui, on ne peut déjà plus commander bord. en magasin. Donc, euh, peut-être qu'il y aura des rassorts, mais j'ai un gros doute quand même. Et donc, évidemment, euh, le titre n'est pas sorti, qu'il y a déjà une grosse spéculation qui s'opère. Il y a déjà des fous qui le vendent sur euh, eBay à 200, 250 euros. Oui, connaît, sachant qu'à la base, c'est 84 Oui. Donc <rire> apparemment il y a une très forte demande pour le collecteur. Qu'est-ce qu'on trouve Donc, On a une belle boîte. Oui. Alors dedans on a le jeu. bien vide Non, non, non le <rire> jeu. Une figurine d'Agnès. Agnès, Agnès c'est euh, l'héroïne, on va dire, du jeu. Une des héroïnes du jeu, c'est un petit groupe, entre guillemets. Un hardbook. Alors là attention, là je dis chapeau, parce que autant souvent on a des hardbooks, tu sais, qui ne euh, ressemblent pas à grand chose, c'est-à-dire euh, avec une euh, couverture euh, pas très rigide, trop fragile, ouais. quelques pages. Simple. Là on a 250 pages. Et donc, une couverture qui est cartonnée, mais comme le sont les BD franco belges tu vois. Donc, oui, donc de la du qualité, c'est du, du bien bon. Ouais. Et le soundtrack euh, en CD, euh, donc la bande son du jeu. OK. Donc, ça vaut le coup, je pense, pour les, co les collectionneurs et les fans du jeu, de, bah, si vous êtes, essayez de se procurer, donc, euh, partez à la chasse. Hein, faites tous les sites. Il y, a peut il y aura peut-être des réassorts ces jours-ci. Furtifs, mais réassorts quand même. En tout cas, euh, ça s'annonce pour être un beau succès. Bon, bon, tiré à 40 000 exemplaires en France, j'ai eu l'info aussi pour la version normale, euh... donc c'est pas mal pour un oui, jeu. 40 000, c'est beaucoup, oui, oui, Oui, pour la version normale, oui, d'accord. J'étais je, je sur ta version collector, tu me Alors, donnes des y chiffres y en a 3 000 contradictoires, d'accord, d'accord, 3000, oui, les gars, 3000 collector et 40 000 euh, normal, ok, ça marche, voilà, c'est quand même pas mal, donc fan de jeu, donc quand. Qu'as-tu trouvé pendant les soldes Intéressant, parce que... On a bah... des <rire> soldes. Bah, pas grand-chose Alors là, c'était la misère, mon père. Hein. Comme d'habitude. C'est vrai que cette année, c'est pas... Non, mais l'année dernière, déjà, c'était naze. Alors, tu vois, ça, ça, ça change pas grand-chose, dans l'absolu. <rire> Donc, pour les événements de l'année, bon, ça vous a pas échappé, on vous en a parlé, mais c'est dans un mois, maintenant. Hein. Donc, euh, le temps passe vite, et puis, voilà, il faut commencer à se organiser. Donc, aura lieu le Japan Tour. Donc... Euh... Qu'est-ce que c'est le Japan Tour C'est un oui. superbe salon euh, manga jeux vidéo 100 geek. fois mieux que la Japan Expo Sud qui est en même temps et qui a des branlots qui osent euh, dire qu'ils préfèrent aller à celle-là. Il y aura mais bon, donc, je parle, on des pas, invités euh, de talent cette année. Alors donc Il y aura ce fameux concert dont on vous a déjà parlé, le générique TV Party, donc euh, superbe concept, Avec Michel et Valérie Barouille. Entre autres, mmh. qui vont réinterpréter euh, bah, les génériques que vous aimez, les génériques cultes euh, de certains dessins animés donc ça, ça sera un concert qui aura lieu à 18h le samedi, donc un bon moment en perspective, surtout si vous n'avez jamais vu Michel en live mm -hmm. vous allez voir, il en voit Michel c'est du ah lourd, oui, oui, oui. c'est vraiment énorme, un plaisir aussi de voir Valérie parce qu'il y a un moment qu'on ne l'a pas vu sur scène en plus avec des génériques, Absolument. avec ça parce qu'elle a une autre carrière aussi, parce ouais. qu'elle est professionnelle C'est intéressant, on aura Amélie Morin aussi donc au salon. Il y aura Thierry Bourdon aussi qui revient cette année. Notre notre pote, il n'y a pas de problème, on s'en lasse jamais. Hein, de voilà, y qui parlera de doublage, etc. Il y aura ouais. euh, donc euh, des conférences le samedi et le dimanche. Euh, bah, tout un bon programme euh, pour ceux qui aiment la Japanie, mais et tout cet univers. Il y aura nous Il y aura David Colin aussi. Eh oui, il y aura nous. Il parlera <rire> de parallaxe. Eh oui, oui, oui j'espère avec la bonne nouvelle. Je veux dire Ça y est, les enfants, j'ai presque on fini. On ne parlera pas hier. de certains youtubeurs dont on a oublié le nom. Ça, non, JP, ça n'existe pas, pas, ça... vous n'aurez pas le temps. Tout, ça... Ça, vous aurez pas le temps avec tout ce qu'il y a d'intéressant en haut, voilà. au dernier étage, vous n'avez pas le temps. Parce que l'originalité... En, en bas, c'est la plèbe, hein, et en haut, c'est la... Ah, il y a un petit problème. ces que... Zalais mais euh, tu, tu, tu ne t'entends plus Si, j'entends je en, que d'un côté. Bon, ah bon ah C'est que tu es sourd des oreilles bon, Non, non, cas. non, c'est le truc qui m'est merdouille. Bref, Bref donc, le concept voilà, de Japan Tour, c'est que c'est des étages à thème. Donc, au moins, vous n'êtes pas pollué par les trucs qui ne vous intéressent pas. Vous n'êtes pas ça. trop embêté par si le Si vous bouil. voulez acheter des trucs, c'est en bas, voilà. hein, dans, la, dans les ordures, dans la merde. Voilà. Et puis, euh, la qualité, c'est en haut, hein, avec les dieux euh, au paradis, avec les, les bons invités. Si vous voulez les jeux vidéo, <rire> c'est le, le, le rayon, c'est le deuxième, le deuxième étage. Oui, enfin, euh, donc, il... le pseudo deuxième étage... Ils sont entre passionnés entre geeks des jeux vidéo, ça peut faire tout le bruit qu'ils veulent, ils voilà, vont pas déranger ça. les, ça. Ils les conférences. C'est <rire> ce qui était agréable l'année dernière, c'est que les conférences étaient très audibles, donc vous pouviez profiter de chaque interlocuteur, sachant que si vous allez voir une conférence à Japan Expo par exemple, vous n'entendrez rien, ouais, parce qu'il y a sont... le bruit des jeux machin, du stand machin, c'est un foutoir pas possible. Donc là vraiment c'est agréable. Oh, un euh, petit cousu agréable. on vaut mieux être en forme là parce qu'il va y avoir du lourd hein. il y aura notamment donc, une conférence dédiée à Dragon Ball, une autre à Génération Albator avec plein d'intervenants vous allez voir c'est super sympa des expos aussi, enfin bref euh, une bonne fête euh, de la culture euh, geek et japonaise donc 19, 20, 21 février, ah, ah. là, je me trompe plus sur la date non, <rire> non, le 21 c'est mon anniversaire je dis ça je dis rien <rire> Et le week-end d'après, c'est à Monaco, c'est encore autre chose. Donc euh, le gros. C'est le week-end d'après. Le week d'après. Ouais, voilà, voilà. Monsieur Bouiki Terzawa, le papa de Cobra, Cobra sera ouais. là. Donc en dédicace ouais. exclusive. Et là, au moins, c'est pas comme à Paris. oui, on va en parler. On va pousser un gros coup de gueule. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Là, ça sera gratuit. Là, y a... vous payez pas. Là, pour si vous avez la chance d'approcher Monsieur Terazawa, il faudra arriver de bonheur parce qu'il y aura du monde. Mais au moins, il ne va pas vous demander 25, 50 ou 100 euros ouais, pour ouais. avoir votre dédicace pas. si vous faites partie des heureux élus. Il y aura aussi Yusuki, Monsieur Yusuki qui est euh, euh, monsieur Sega, qui a donc créé euh, les, tous les hits cultissimes de Sega, Afterburner, Outrun, Super Hang-On, Space Arrière, etc. Ouais. Il nous parlera de Shenmue aussi, la suite, vu que donc, ça revient au goût du jour. Le projet est très avancé grâce à de généreux, on va dire, contributeurs. Mm -hmm. C'est un projet participatif. Bref, il parlera de tout ça. Donc, il va y avoir euh, des dédicaces et aussi des, des conférences avec ses artistes. Et puis, apparemment, il y aura aussi d'autres surprises. Alors, pour avoir déjà été, nous, là-bas à Monaco, c'est un, vraiment une ambiance euh, superbe, très tranquille, etc. Cool. Vous pouvez profiter. Tous les artistes et invités sont très abordables. Mm -hmm. Donc, c'est des bons moments encore en perspective. Donc, février va être euh, très, très, très, très chargé, hein, il me semble. Voilà. Et donc, si vous vous tâtez donc, entre Japan Expo Marseille ou Japan Tour, on vous l'a dit, c'est Japan Tour qu'il faut choisir. hein. Faut je pense pas... que c'est clair. Il ne faut même pas réfléchir. Il ouais, n'y a rien à réfléchir. Mais bon, comme d'habitude, vous n'allez pas nous écouter, donc ce n'est pas grave. <rire> mais après, il ne faudra pas vous plaindre. Hein? Voilà, sachant que Tours, ce n'est pas très loin pour les Parisiens, donc vous pouvez venir. Voilà, donc, parce qu'après, je les entends, hein, il fallait le dire. Mais je n'ai pas arrêté de le dire. The place to be, ça vous dit quelque chose <rire> C'est ouais, un des gros moments là, cette année ah. euh, au niveau des conventions, des machins. Oui, alors justement, en parlant de conventions, mmh. gros coup de gueule sur Paris, ma Paris Manga. manga Vas-y, fais-toi plaisir. Parce que c'est de pire en pire. Oh, bah, ça peut Maintenant, quand heureuse. on veut une dédicace, c'est 50 euh, euros. Ouais. Et, et la 55 photo, 55 photo, euros, mais la oui. photo. Non, mais c'est quoi ce bazar là Ah oui, mais c'est. Il y aura Alors, Christopher Lloyd pense... il y aura le docteur Emmett Brown, il y aura le futur. Voilà, donc c'est bien, mais je pense qu'on prend quand même les gens pour des cons. Voilà, et, et puis vous après. vous payez déjà euh... un ah. forfait au billet de machin, et en plus, faut payer. Alors avant, les Américains c'était 20-25, ils ont vu que ça fonctionnait, c'est passé au double. Et la faute à qui C'est de votre faute, hein je vous ai dit 100 milliards de fois de ne pas accepter, de pas cautionner ça. Et bien vous avez cautionné, maintenant vous êtes content, vous allez raquer encore plus. merci pour votre me un petit peu, c'est que ça se généralise aussi, en tout cas. Scandale! À, par, à Paris Manga pour les artistes japonais, puisque la photo est aussi à 25 euros. Ouais, ouais, c'est un ouais, petit peu, peu dommage. De ça, alors, euh, moi, j'attends le, le jour où les youtubeurs vont me faire ça. Le jour où les youtubeurs vont me demander de l'argent, ça ne va pas le faire du tout, là. Qui hein Les qui <rire> Tu sais, les gens qui n'existent pas, qui sont personne. Voilà. ne faut pas déconner. <rire> Absolument, parce que alors, ça commence comme ça, et puis après, voilà, hein, je vous aurais prévenu. faut pas dire que je vous l'avais pas dit. Hein. Voilà, ça gâche un petit peu la fête, c'est dommage, mais il y a quand même un programme sympa cette année, donc... Euh... Si vous êtes sur Paris, vous pouvez y aller. Voilà, voilà. Mais il y aura plein d'autres choses encore. Là, c'est vraiment une année 2016. Là, ça va, ça va être Adonf, Adonf, Adonf. Voilà. Et puis on va se remettre un petit peu de des nombreux décès euh, qui ont égayé le, ce début d'année. Enfin, ah oui, il a pas peu le terme adéquat. Mais voilà, et on va, on va se, se remotiver, se mettre bien. Hein non, voilà. <rire> c'est bientôt l'heure de se quitter, je crois. Euh, oui, absolument. Il nous reste une poignée de minutes d'ailleurs ça ça patiente déjà dans le couloir <rire> euh, on va se mettre une petite musique pour se quitter euh, en oui, beauté oui, qu'est-ce que oui, tu en oui. penses euh, une petite version euh, un peu inédite et spéciale de Clémentine de notre amie Marie Dauphin c'est moment qu'on l'a pas entendu hein. donc euh, version acoustique de Clémentine et on va se quitter avec ça Voilà, voilà. Marie qu'on verra prochainement oui aussi semaines. tout à fait Et euh, ah, ah, ah, on dit ça mais on dit rien Donc euh, euh, on se donne rendez-vous La semaine prochaine hein, pour la 510 Et ça sera pas bon un NIGO y Nigo y Voilà ah. Clémentine Quand tu fermes les yeux Tu devines